a c t i B. Un onze onze jours onze heures quinze quinze jours quinze heures sept sept jours sept heures deux neuf Neuf jours, neuf heures. Trois, trois, trois jours, trois heures. Deux, deux jours, deux heures. Quatre, dix-huit, dix-huit jours, dix-huit heures. Vingt-cinq vingt-cinq jours, vingt-cinq heures. Cinq, vingt et un, vingt et un jours, vingt et une heures. Six, six, six jours, six heures.